j ゃあいっぺんま Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très, très heureux de vous retrouver pour ces rendez-vous du samedi matin. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui consacré au club subaquatique de Belgarde, l e le club de plongée pour faire simple. 34 ans d'existence et à ce jour, 130 adhérents. C'est pas un petit club, pas un petit club. Attention, quand on parle de plongée, pas question de faire de l'à peu près. Il y a des règles, un code à respecter, des consignes à observer. Nous allons au cours de cette émission aborder différents aspects de ce club, les encadrants, les formations, les différentes sections, les commissions techniques et bien sûr, les structures qui vous permettent de pratiquer votre activité, soit sur place, soit en mer, en lac, on va en parler. Alors Alors, c'est vrai, c'est vrai que la plongée, c'est quand même le monde du silence, c'est sous l'eau et on ne parle pas. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on n'entend pas beaucoup parler de vous, de ce club. Mais là, nos invités sont hors d'eau. Heureusement, ils ont laissé leur tuba, leur bouteille, leur masque dans le tout petit, petit local qui leur est attribué. Aval, c e o On va y revenir. Dans nos studios, merci d'être là. Sandrine Trembouze, la présidente. Nous avons Nathalie Margarita. J'espère que je prononce bien. Et bien sûr, Jean-Louis Boitia. Merci d'être là. Je passe la parole à Guy Catelan, qui est là, mon ami. Et,、euh, et qui vous accueille. Voilà, tout simplement. <rire> Comme d'habitude. Il, émotion... Il a beaucoup d'émotions, Robert. Ça doit être le soleil qui lui tape soleil,、euh, par, par, par, la, par la fenêtre. Mais, Mais bon, c'est pas... peut-être des restes d de hier soir.、Euh... Merci à Ludo. <rire> Merci à Ludo et à son, son collègue, Kevin, qui est、oui. euh, aussi aux manettes. Il est bon d'avoir aussi quelquefois s des jeunes avec nous.、Euh, comme à chaque fois, donc,、euh, Madame la Présidente, je m'adresse à vous、de、puisque c'est vous la Présidente. Je vous, donc Bonjour à toutes et à tous. Et puis,、euh, comme à chaque fois que nous recevons dans nos émissions un club sportif de notre bassin de vie, c'est avec、euh, un grand plaisir que nous le faisons. C'est pour nous une forme de reconnaissance de notre travail et aussi de notre existence. Et puis,、euh, recevoir un club qui compte 34 ans d'existence et dont、euh, il faut bien le dire, Qu'on vient de le dire, Robert,、euh, vit dans le silence. On ne s'est pas consulté, mais on a tellement. Ah, il y a un petit incident technique au niveau d'un micro. <rire> non, mais on va l'arranger. On va l'arranger tout de suite. Ça doit... Non, il ne doit pas tenir, je ne crois pas. Bon, on continue. Donc, malgré les c e n t Malgré les 130 membres qui le composent. Mais cela, en somme, ne paraît pas aussi abstrait que l'on pourrait croire. C'est bien le propre du club subaquatique sub que de vivre une partie de son existence, puisque une bonne partie de son, de son temps, c'est au fond de l'eau qu'il évolue. Tous les lacs de la région vous connaissent, ainsi que la piscine de Valserone, dans laquelle vous vous entraînez le plus souvent, et la fosse de la croisée du côté de c h e n a n c e m i n e que vous connaissez、euh, aussi. Mais le plus grand plaisir que vous, vous le trouvez dans les profondeurs des lacs, et parfois des mers aussi, me semble-t-il.、Euh, L'ami Boitiat pourra nous en parler du côté de l'Égypte, par exemple. On va loin hein, pour plonger. Là où le silence est de rêve et où les profondeurs changent tout le temps. Merci de nous consacrer de votre temps pour parler de votre passion, des tenants, des aboutissants de votre activité, des besoins aussi, parce que me semble-t-il que Robert en a parlé aussi, mais il y a aussi des besoins de locaux, me semble-t-il. Avoir entendu ça quelque part, je ne sais pas trop où. Mais de ce côté-là, on est tranquille, hein, parce qu'on a une municipalité qui est très à l'écoute des、et、clubs sportifs、oui. et les élections arrivent aussi. <rire> les élections arrivent, ce n'est pas voulu,、hein. quoique. <rire> voilà. On n'a pas demandé avant, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ben vous n'êtes pas pour ça alors Voilà. Non, enfin, les... Voilà, donc c'est parti, on va ouvrir les micros. D'ailleurs, les micros sont déjà ouverts, il y a même quelqu'un qui l'a dans la main. Ah, mais vous avez, vous avez changé de micro. Bon, eh b e n on y va. On y va. Moi, je, je, je, me, je me posais la question, 130, 100, 130 membres.、Euh, et Là, c'est une question qui,、euh, que, que je pose à la présidente. présidente c'est pas facile à gérer. 100, bon, je suppose que vous n'êtes pas toute seule, mais 130 quand même, quoi, avec、euh, 22 enfants. Oui, 22 enfants, entre 10 et 18 ans.、Ouais. Mais on a quand même 31 moniteurs au club, ce qui fait que ben, ça nous permet de. Tout le monde donne un coup de main, en fait.、Ouais. On est un club très convivial, très familial, et du coup,、euh, tout le monde donne un coup de main aux autres. Donc, c'est lourd, mais,、euh, mais avec l'aide de tout le monde, et je remercie d'ailleurs tous les membres. Euh, qui donne un coup de main tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a, Sandrine, un, un, un, une forme d'organigramme, parce que je suppose que c'est extrêmement structuré. Forcément, un club comme le vôtre, on va, on va le comprendre tout au long de cette émission, c'est forcément bien structuré, ça, très suivi, par vous, entre autres, bien sûr. Oui, bien sûr, mais、euh, on a, bah, pareil, des moniteurs qui sont là et qui se mettent dans des commissions. Donc, on a une commission technique avec、euh, plusieurs personnes qui gèrent ça. Euh, qui nous permettent d'organiser les week-ends techniques,、euh, les fosses,、euh, le matériel. Le matériel. Ouais, On a、ouais. une commission matérielle aussi pour、euh, entretenir notre compresseur, gonfler les blocs.、Euh. Enfin voilà, une commission voyage aussi qui s'occupe、euh, d'organiser、euh, les voyages et les sorties tout au long de l'année. Donc、euh, bah, tout ce petit monde, quand il a besoin d'un coup de main,、eh、d'autres se portent volontaires pour,、euh, pour aider. Même s'ils ne font pas partie du bureau, même s'ils ne font pas partie des commissions, ils sont prêts à donner,、euh, à donner un coup de main et, et ça se passe toujours très bien. Est-ce qu'il est qu y a une commission fondue C'est une plaisanterie, c'est une question, parce que vous avez fait une fondue cette semaine. Non, on est、euh, au courant oui, de tout et on, oui, on balance、oui, tout <rire> à l'antenne. Mais l e c o m m i s s i o n enfin. On a fait une fondue dans notre Algéco, ça s'est bien passé. <rire> vous ne pouviez pas tenir plus de 40, hein, je crois. C'est ça. C'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace et、euh, on est de plus en plus nombreux. Mais、euh, bon, voilà, avec la mairie, normalement, on devrait arriver à, avoir,、euh, à trouver un local ou trouver quelque chose pour, pour qu'on puisse tenir tous、euh, en sécurité. Parce que là, vous avez parlé de, j'ai cru entendre, c o m p r e s s e u r en tout cas, de beaucoup, beaucoup... vous avez beaucoup de matériel, bouteilles, etc. Oui, on a environ 150 bouteilles、ah, de ouais, plongée.、Euh, donc, on a un compresseur à notre club et un compresseur à la piscine. Euh, ce qui nous permet bah, de gonfler quand on fait les week-ends techniques, parce que là, on, a, on prend tous les blocs du club、euh, qu'on、ouais. emmène au bord du lac, et donc、euh, dans la soirée, il faut tous les regonfler pour le lendemain. Donc,、euh, c'est... Pour les, nouveaux,、euh, les nouvelles personnes qui arrivent, qui n'ont pas de matériel personnel, ça reste quand même un sport assez coûteux hein, au ouais, niveau ouais. matériel. On prête le matériel, donc on a des stabilisateurs,、euh, on a les détendeurs, on a tout ce qu'il faut pour prêter. Euh, pour les, les personnes qui commencent leur niveau. Parce que ça coûte, oui, vous disiez ça, ça, coûte, ça coûte relativement cher.、Hein. Ça coûte cher,、oui. Si on veut s é q u i t e r c r r e c t e m Ça coûte cher, ça veut dire quoi Qu il y a dans, le, dans, veut dire... dans le coût, en fait, il y a le coût de la licence, il y a le coût de Alors, la. C'est encore,、euh, encore autre chose. Le matériel, en fait, on va avoir un gilet stabilisateur pour nous permettre de, de plonger.、Euh, un gilet, ça vaut entre minimum 200 euros et, et après, ça peut aller jusqu'à 300-400 euros. Euh, facilement. Un bloc,、euh, c'est minimum euros. 300 euros.、Euh, un détendeur, c'est. m i n i m u m 800. Voilà, 400-500、euh, euros. 500.、Euh, une combi, c'est minimum 200 euros. Donc,、euh, voilà, donc un équipement, ça coûte relativement cher. Voilà,、oui. donc en fait, on demande aux gens.、Euh, qui, quand ils continuent, bah, petit à petit, qu'ils commencent à s'équiper.、Ouais. Donc,、euh, la première année, on leur demande d'acheter une combinaison qui soit à leur taille. Euh, L'année d'après, on leur demande d'acheter un gilet stabilisateur.、Euh, après, on en a au club. Qu'est-ce que vous appelez un gilet stabilisateur、euh, C'est un gilet qui va se gonfler. Qui va être,、euh, on va avoir la bouteille qui est branchée dessus, avec、euh, un ah, des, les détendeurs, et ce qui va nous permettre de pouvoir se stabiliser au fond de l'eau.、Euh, parce que plus on va descendre, plus il va y avoir de pression, et plus on va couler. Donc il faut remettre de l'air. C'est un gilet qui se gonfle Qui maintient la bouteille, qui nous permet de nous maintenir hors de l'eau, et puis quand on dégonfle, qui nous permet de descendre sous l'eau. Et ça, vous pouvez vous le faire, faire. À, à la demande, en fait.、Oui. Monter, descendre,、voilà. si vous agissez sur votre gilet. Le gilet est、okay. relié à la bouteille, le, le, plongée, le bloc de plongée. D'accord. Et... Alors, ça, ça fait partie du matériel qu'il faut pour pouvoir plonger. obligatoire, oui. Mais il y a aussi des assurances. Il y a quand même qu il y a, il y a une prise en charge aussi、oh、d'une licence fédérale, je présume.、Voilà. On e s la FECM. a u r a au, dé, au départ. FSSM,、oui. au, au départ, quand quelqu'un vient dans votre club, mis à part le fait qu'il faut acheter ci et là, au départ, il paye quoi Alors, au départ, s'il ne fait qu'un baptême, il ne paye rien. D'accord. Les baptêmes、ah, chez nous, on les gens ne sont pas payés. Non.、Oh. Euh, après, s'il s'inscrit au club, il va payer sa licence,、mmh. l'assurance, l'adhésion au club et une formation. Donc, un, un enfant, ça va lui coûter à peu près 170 euros.、Euh, avec avec le prêt du matériel. Non un adulte, oui, oui, ce, oui, ça oui. lui coûte 275 euros à l'année. Avec en plus les f a u s s e s Pour les enfants, je précise, le, tout le matériel est fourni par le club. Mmh, mmh, mmh. Ce n'est que plus tard, après, gratuitement. Ce n'est que plus tard, après, quand ils commencent à passer des niveaux, qu'on qu incite les, les adhérents à s'équiper, d'abord avec le gilet, après les bouteilles, l'ordinateur de plongée aussi.、Euh, voilà. Petit à petit, en fonction de leurs、euh, compétences, ils s'équipent pour qu'ils soient équipés quand ils seront plongeurs autonomes. Ça veut dire quand même que c'est un sport qui revient relativement cher. Voilà, après le matériel, une fois qu'on l'a, si oui, on l'entretient,、oui, euh, on peut le garder pendant plusieurs années. Donc, c'est、euh, pour ça que quand on s'inscrit, il faut vraiment avoir envie de faire de la plongée, il faut vraiment que ça plaise. C'est pour ça que nous, on propose des baptêmes、euh, lors de la journée des associations, par exemple. On propose des baptêmes les jeudis soirs pour,、euh, pour que les gens essayent et ne、euh, s'inscrivent pas dans un club et ne o n t pas plonger. Quoi. Ça et, et, et là, ces séances de baptêmes, il、bon, euh, y en a quelques-uns qui,、euh, qui signent ici, qui viennent pour découvrir. Vous en gardez beaucoup qui, après, après avoir fait ces baptêmes Ils viennent souvent après la journée du sport, hein, qui a lieu、euh, ouais. le dernier week-end d'août. Donc on, ouais, est, on、ouais. fait partie de tous les clubs de Bellegarde qui sont la journée du sport et ils s'inscrivent à ce moment-là. Et on a deux jeudis soirs o on fait des baptêmes. Mais on peut en faire aussi toute l'année à la demande. D'accord,、oui, ouais. Oui. Mais oui, on en, a une bonne, on en a une bonne partie qui reste,、euh, surtout les enfants. Les enfants accrochent beaucoup et,、euh, et du coup, ils entraînent un petit peu les parents. Donc,、euh, bien souvent, on a des enfants la première année, et l'année d'après, on voit les parents arriver、euh, parce qu'ils veulent partager ça avec, leur,、euh, avec leurs enfants. enfants.、Ouais. Alors, il faut, faut toujours, je suppose,、euh, comment dire,、euh, encadrer le tout de, de beaucoup de sécurité, parce que、euh, quelqu'un qui n'a jamais fait de plongée, qui n'est jamais allé sous l'eau, il faut tout lui expliquer. Lui expliquer qu'il va avoir une bouteille, qu'il va avoir ceci, qu'il va falloir faire cela, qu'il va falloir communiquer sous l'eau et comment. Ça se passe comment une séance d'éveil ou une séance de découverte ou de baptême Ah, ben on commence déjà par expliquer、euh, tout le matériel. Donc après, ça, c'est nous qui gérons le matériel.、Euh, une fois qu'on est dans l'eau,、euh, c'est le moniteur qui va、euh, gérer le gilet. m a i l ne v a pas tout se se seul, c'est ça Ah plus, plus, plus non,、euh, jamais tout seul.、Hein. Jamais tout seul. On ne plonge jamais tout seul, on plonge u j o u s Même en même tant qu'école. e s on ne plonge pas tout seul. Non. non. On part du principe qu'on plonge minimum à deux. D'accord. Si、euh, quelqu'un a un problème, l'autre、euh, a été formé pour pouvoir、euh, gérer la situation. D'accord. C'est un point de sécurité en fait. Exactement. Et, et après, c'est la balade, donc, enfin la balade, quoi, une demi-heure, une heure, un peu moins、euh... Voilà, bah, après ça dépend. Il、euh, y a des enfants, au bout de 10 minutes,、euh, bah, on voit qu'ils ne sont pas à l'aise et qu'ils n'ont pas envie, donc ça ne sert à rien de、ouais. les forcer.、Euh, et puis il y en a d'autres, vous les faites ressortir de l'eau en leur disant c'est fini,、ah, bah, moi j'aurais bien continué. Bah, du coup, vous les ramenez. Parce que bah, voilà, on là, nous, on est là pour du loisir, on est là pour faire, pour, pour faire plaisir aux gens et se faire plaisir aussi, parce que c'est très agréable de, de, de, de faire découvrir notre passion à quelqu'un. Et、euh, du coup, bah, on n'a aucun problème avec ça, on e m m è n e les gens, il、euh, n'y a pas de souci. C'est quoi la sensation J'essaye de m'imaginer, on vous écoute parler là. Alors, et, et en même temps, j'essaye je, d'être à votre place, d'être dans l'eau là. Et, et, et bon. Je pense que je ne le ferai pas parce que ce n'est pas de mon truc. <rire> Mais j'ai l'impression que ça doit être captivant quand on est sous l'eau, non Oui, parce qu'on est dans le monde du silence.、Ah. Euh, et puis, on est en, comme en apesanteur, en fait.、Ah. Hein, en trois、euh, dimensions, on, on, on, Voilà, c'est.、Ah. On, on est a, libre. On est libre de, de, de tout, quoi.、Euh, voilà, il、ah. n'y a que des choses à voir et c'est très agréable. C'est très apaisant. C'est.、Euh, Très déstressant. Voilà, on、Après、entend notre respiration. Est on est un que... peu centré sur soi-même quand même. Moi je pensais que c'était le contraire en définitive parce que、euh, vous dites c'est déstressant. Mais je pense plutôt que ça doit stresser quand on est au fond et puis qu'on doit se dire Bon Dieu, pourvu que ça m'arrive pas, u n e combine. Non, je ne sais pas, vous ne pensez pas à ça Vous ne pensez pas Rien. Non. C'est. C'est provocateur ce que je suis en train de dire.、Hein. Parce que je pense que dans chaque, dans chaque club, qu'il soit sportif comme le vôtre ou culturel ou quoi que ce soit, quand on pratique et quand on fait la chose qu'on aime, c'est une évasion en définitive. Ce n'est pas, pas une contrainte, au contraire, c'est un plaisir réel. Et, et, et j'essaye. Je... Des fois, je plonge dans ma piscine, mais <rire> c'est 1m50 quoi. Oui, mais c'est pas pareil. Non. Ah non, c'est pas pareil. Je dirais que c'est un peu comme la conduite automobile. Au début, vous avez une technique à apprendre. Une、ouais. fois que vous l'avez maîtrisée,、ouais. maîtrisé, ouais. vous, vous ne stressez pas. La plongée, c'est pareil. Il y a une technique qu'on enseigne. Et puis, une fois qu'on maîtrise cette technique, on profite. On profite d'un paysage tout à fait différent. Vous parliez de silence tout à l'heure. C'est pas silencieux sous l'eau. On entend la, les bruits de la respiration en particulier.、Ah、oui, oui, oui, mais、oui. on a l'impression de voler,、ouais. d'être. Et on est obligé de faire des mouvements très lents, très calmes, pour éviter de consommer trop d'oxygène. Donc c'est ce que je disais, extrêmement déstressant. Une plongée, ça peut durer combien de temps hum, Ça dépend. Ça dépend si on est en lac, si, parce que dans le froid, ben, on va sortir、ah. plus vite. À cause du froid. On a vite froid quand、euh, même dans l î l e c s Si on est en mer, heure en g r è g l e générale, ça dure à peu près trois quarts d'heure, une heure.、Euh, après, quand on part en Égypte,、euh, ça peut durer une heure et quart,、euh, voire plus.、Euh, J'ai je... vu un film qui a été réalisé par quelqu'un de votre club, là, en Égypte. <rire> J'ai vu un film une fois.、Oh、je ne sais pas pourquoi on rit. C'est vrai qu'on a envie. Non, mais sincèrement, on a envie d'y aller, quoi. On a vraiment envie d'y aller. Bon, vous ne m'y、ouais. verrez pas. Ce n'est pas pour autant que je vais y aller, mais. Ça donne envie quand même. Sous l'eau et hors de l'eau aussi.、Ah ouais. Oui,、euh, bon, peut-être pour le hors de l'eau,、euh, je serai assez partant. Pour le dans l'eau, non, pas vraiment. Là, non, ce s pas t m o n'est truc, c pas mon truc, pas mon truc. Ça, ça, ça ne se discute pas. Mais j'ai vu un film là, qui a été réalisé par,、euh, par Jean-Louis, pour ne pas le nommer.、Euh, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Il y a des paysages,、euh, il、ouais. y a deux ans, on、ouais. a fait、euh, le sud de l'Égypte.、Ouais. On a eu des coraux, mais c'est juste、euh, fantastique. Enfin,、euh, vous avez l'impression d'avoir des cathédrales devant vous. Vous vous mettez à genoux dans le sable et puis vous regardez. C'est juste un grand moment de bonheur, d'apaisement. De... C'est vraiment agréable. Y a g r é a b l e Il n'y a pas un tout petit peu quand on p a r l e de la mer ou des océans, quand, quand vous plongez un, un petit sentiment d'insécurité, parce qu'on peut croiser je sais pas, de gros mammifères, des choses et être impressionné、ah、par. Bah, on, a, on, a, on croise des requins.、Ouais. Euh, vous, est... vous les caressez aussi C'est interdit. Interdit. Interdit.、Oh, interdit. Ah oui, on ne touche pas aux animaux parce qu'en、mmh. fait, on,、oh. leur, on va leur mettre nos bactéries sur eux. Et,、euh, Sous l'eau.、Ah ouais, on, on peut les rendre malades.、Ouais. Donc, pourtant, on peut les rendre malades, oui. Mais pourtant, on voit bien des fois des plongeurs qui, qui plongent avec, avec des mammifères marins. Oui.、Mais、Il y a une charte après, du plongeur. Voilà, nous, on respecte、ah. la, la, la charte de longitude 180.、Ouais. Qui nous dit qu'on ne touche pas aux animaux, on ne remonte rien, on essaye de. On ne touche des, pas aux coraux,、euh, on fait attention pour, avec euh, euh, nos、voilà. palmes à rien casser sous l'eau.、Euh, C'est le respect aussi de la nature, parce que si on veut que nos enfants et nos petits-enfants aient quelque chose à voir, et bah, il faut aussi que nous, on respecte le s fond du marin. Vous voyez toujours des belles choses au fond de l'eau Oui. Toujours. Oui. Alors, même si on voit. En, quand on est en lac, il n'y a pas toujours、euh, de poissons.、Oui, ou, oui. Mais on est bien quand même. Et on plonge, même s'il n'y a pas de poissons, on est bien. On n'a pas envie toujours de ressortir, mais là, c'est l'air qui nous qui n oblige u s o à ressortir. On reviendra dans un petit moment. Moi, ce que j'aimerais savoir de votre, de votre club, j'aimerais connaître un petit peu les, les, les tenants et les aboutissants. Vous fonctionnez d'une certaine manière il y a une sécurité à respecter, ça c'est clair, on l'a bien compris.、Hein. Pour cela, il faut des gens, quand même, qui soient adéquats qui soient. Qui soient alors, formés pour. Voilà. Il faut qu'il y、okay, ait des formations. Comment ça fonctionne chez vous les formations Alors, nous, les formations, on les fait sur une saison. C'est-à-dire du 1er octobre, parce qu'au mois de septembre, on fait plutôt les baptêmes. Donc, on attaque les formations au 1er octobre.、Euh, donc, c'est toutes les semaines, tous les jeudis, sauf pendant les vacances scolaires. Et puis,、euh, ben, on leur apprend. Et le but, c'est qu'ils acquièrent des automatismes. Euh, Qu'ils aient plus à réfléchir, en fait,、euh, voilà, que ça soit naturel.、Euh, et puis, au mois de mai, on les emmène en lac.、Euh, donc là, on fait ça sur deux week-ends.、Euh, et là, ben, on leur fait voir、mm -hmm. ce que c'est.、Euh, ça, ça change vraiment de la piscine. Bien、les、sûr. Ouais, voilà, là, on fait、cool. les exercices. Et.、Euh, En règle générale, ils, à la fin des week-ends techniques, ils sont,、euh, ils sont bons. Et, et les formateurs eux-mêmes,、euh, il faut qu'ils soient、euh, clean, quoi, je veux dire. L'apprentissage se fait comment chez eux Pour les formateurs Comment d e v i e n t formateur, formateur voilà, là, bah,、euh, Alors, Il、voilà. faut passer les niveaux.、Euh, Jusqu'au niveau 3, en fait,、euh, on n'est pas moniteur, on est euh, plongeur euh, autonome, donc à 60 mètres. Ah ouais!、Euh, après, on peut passer、euh, l'initiateur. L'initiateur, c'est un niveau 3 qui a passé、euh, donc, sa formation initiateur et qui va devenir moniteur à 6 mètres. Qui a une formation pédagogique et technique et aussi un entraînement physique pour pouvoir. Euh, euh, À, voilà, voilà. Dé faire découvrir en toute sécurité, et faire faire des baptêmes et faire découvrir en toute sécurité dans la zone des 0 à 6 mètres、euh, les, les plongeurs débutants. Voilà, après il y a le niveau 4. Donc là, si on a l'initiateur et qu'on est plongeur niveau 4, on devient moniteur à 20 mètres et encadrant à 40 mètres. Si on n'a pas l'initiateur, on est guide de p a l a n q u e r s à 40 mètres. Et puis après, il y a le E3, donc là c'est MF1, donc c'est moniteur à 60,、euh, 40 mètres, pardon. Et après, il y a le MF2, donc là c'est moniteur à 60 mètres. Donc on a un moniteur pour le moment à 60 mètres au club,、euh, ce qui est déjà bien, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui n'en ont pas.、Euh, donc Et un deuxième qui devrait le passer cette année, donc on espère de tout cœur qu'il l'aura. Parce que c'est important, ils sont appelés après、euh, pour tous les examens、euh, enfin、nationaux.、Euh, voilà. Parce que jusqu'au niveau 3, on peut les faire au sein du club. Après, après on, ça, on passe par、euh, le comité par la départemental et, voilà, et,、euh, la fédération, et la région. En fait. voilà. Voilà. Il faut Tout être... ça, c'est extrêmement encadré. Vous, vous êtes aidés par, par rapport à ça ou c'est le club qui, qui finance、euh... Alors, nous, on le fait.、Euh, On, là, cette année, on a demandé une aide à la communauté de communes parce qu'on a、euh, une dizaine de moniteurs、euh, niveau 4 qui se forment au, au club,、mm -hmm. euh, qui viennent même d'autres clubs.、Euh, parce que nous, on, bah, on a de l'encadrement, donc du coup, on peut, on peut se permettre de faire des formations. Et,、euh, et cette année, la communauté de communes nous a accordé、euh, une subvention accord. euh, pour. Euh, pour la pouvoir... Région, les... donc, avez... Alors, la région, non La région n'a pas fait de demande, en fait. On essaye de. Bah, minimiser les coûts et、mmh. puis.、Euh, et de, faire, voilà, de faire en sorte que、oui, ça ne、oui, leur revienne pas trop cher. et、euh, v、voilà. On i l à o comprend que la sécurité, en définitive, dans votre, dans votre club, c'est prépondérant. C'est、oui. quelque chose qui ne se monnaie pas, en fait. C'est tel. C'est quelque chose de, de, de, de présent tout le temps. Il faut faire attention à ci, à ça. À tout. Alors, quand on dit.、Euh, c'est pour ça que je pose la question, parce que Jean-Louis parlait tout à l'heure,、euh, c'est déstressant. Mais en définitive,、euh, c'est peut-être déstressant quand on est dans l'eau. Mais quand on est à la tête de l'association, la, la,、euh, ça ne doit pas être marrant tous les jours. Pour vous, la présidente euh, Alors, euh, Pour vous aussi, la secrétaire me ça, je me doute. Moindre.、Hein. Alors, ma première année de présidence, c'était un peu compliqué, je stressais beaucoup. Et puis、euh, maintenant, je stresse beaucoup moins parce que ben, en fait, je pense que tous les gens du club ouais, sont r e s p o n s a b l e s et、euh, savent ce qu'ils font. Ils ont été formés pour ça et、euh, je leur fais confiance. Mais il faut que vous soyez au courant de tout, Sandrine, non Absolument tout. Le téléphone n'arrête pas de sonner d'ailleurs. Oui, c'est souvent des SMS, donc comme ça, ça va bien. Ça a p p u i t Non, mais voilà. Moi, je préfère qu'ils m'envoient un SMS et、si、ça me rassure. Euh, que de savoir、si, qu'ils partent plonger et puis, puis le savoir après. Moi, je préfère avoir l'info. Il après, ils m'envoient un SMS en me disant qu'ils sont sortis de l'eau. C'est parfait, je ne m'inquiète pas, tout va bien.、Euh, voilà. Mais, Mais est-ce est est qu'ils se, se doivent de vous prévenir quand même Tiens, je vais faire une oui, sortie, je vais oui, aller. Oui.、Euh... Non, c'est、ah ouais. ah ouais. obligatoire. Oui, obligatoire. Mais obligatoire dans quel sens C'est-à-dire rapport... que j'engage ma responsabilité, en、voilà. fait. Donc,、euh, s'il leur arrive un, quelque chose. Euh, et que je ne suis pas prévenue, ben, en fait, la première personne que la gendarmerie va appeler, c'est moi. Donc c'est bien d'être prévenue, de savoir、euh, ce que les gens ont fait et où ils ont été.、Voilà. Mais vous ne pouvez pas être responsable de tout quand même. Si, c'est le président qui est responsable,、hein. mais je pense que dans toutes les associations, c'est、ouais, comme ça que le président, qui est, le président est, est responsable、euh, des gens. Mais qui... l'individu, enfin, j'allais dire, je ne sais pas comment il faut, faut formuler la chose, mais l'individu est bien libre de faire ce qu'il veut faire. Si, allez, Moi, j'ai une bouteille, je vais aller au lac du d e n t u a je vais aller voir q u n d même tout l o n d À partir du moment、ouais. où vous avez votre propre matériel et que vous ne prenez pas du matériel au club,、ouais. vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, d'accord. Nous, les gens, on a de la, des. Sécurité. Des de sécurité. Ils les prennent au club, on en a deux, donc avec l'oxygène, avec、euh, voilà, tout ce qu'il y a besoin.、Euh, à partir du moment où ils prennent cette trousse de secours,、mmh. c'est une plongée club.、Ouais, c'est le club qui est responsable. Effectivement, peuple... celui qui a sa propre sécurité, ce, sécurité et qui veut aller plonger en lac tout seul, il peut le faire. Là, ce n'est plus de ma responsabilité, responsabilité. c'est、euh, son autonomie à lui. Mais s'il prend du matériel au club, il est obligé de. Me... Il engage, ah, le club il, en fait. il engage voilà, le club. Engage engage club. Exactement. Ouais, ouais. Qui, peut faire,、euh, qui ne peut pas faire de plongée Est-ce que tout le monde peut faire de la plongée、Sandra、Alors, non, il y a certaines pathologies、euh, qui ne peuvent pas faire de la plongée. Après,、euh, les enfants, nous, on les prend à partir de 10 ans. On peut commencer la plongée à partir de 8, mais on a pris parti cette année de prendre qu'à partir de 10 ans.、Euh, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants en dessous n'étaient pas suffisamment autonomes et c'était un peu compliqué quand on en a beaucoup. Euh, c'est compliqué à gérer. Après, comme dans tous les clubs, il faut un certificat médical. Et、ouais. pour、euh, un sport comme le nôtre, c'est tous les ans le certificat médical. Vous emmenez,、euh, on en parlait au, au moment du café tout à l'heure, des, des enfants de la Lune. Oui. C'est des rendez-vous réguliers. Alors,、euh, c'est particulier, fait... je suppose, pour les gamins, et puis même pour vous. Ça fait quelques années qu'on le fait. Et effectivement, on va le refaire cette année. Donc là, on a prévu、euh, le week-end du 25-26 septembre. Euh, pour les emmener. Donc,、euh, on va les emmener à la piscine, on va, les emmener... on va essayer de les emmener à la fosse, je pense、mmh. qu'on va pouvoir organiser ça. Et puis, en lac.、Euh, c'est un grand moment、ouais. d'échange. Ils arrivent, ils sont un petit peu tout t r i s t o u nés, ils ne savent pas trop. Et puis, au bout d'une heure, est... tout le monde est détendu. Et c'est vraiment, un... vraiment un partage、euh, qui, est... qui est hyper intéressant.、Euh... C'est vraiment... Des... vraiment des week-ends exceptionnels, ça. C'est Wafa Chabi, il me semble. t i l C'est avec Wafa, oui, oui, de, de、oui, l'association、oui, oui. Belgarie. Qui organise tout.、Euh, voilà. Cette année, on a eu en plus la chance d'avoir、euh, deux organismes, b a p t i s m e d e t、euh, Projet Life, qui sont venus.、Euh, donc b a p t i s m e d c'est un, une association aussi, je crois, qui, qui a créé un protocole pour les victimes d'attentats.、Euh, donc Ils ont mis ce protocole pour les enfants de la Lune. Pour、euh, leur enlever le stress,、euh, tout ça. Et c'était très bien, c'était un, un grand moment. Et puis, Projet Life, eux, ils sont en train de créer une crème pour justement pouvoir les protéger un maximum.、Euh, donc voilà, donc, ils, étaient, ils ont été tous partenaires cette année et c'était vraiment un, un grand moment. Enfin, on est par, paru dans Subaqua, qui est un, un journal de la, la FEDE.、Euh, voilà, c'était vraiment bien. Donc on espère qu'ils vont revenir cette année, on verra. Pourquoi vous ne communiquez pas mieux que ça sur le plan、euh, du b a s s i n belgardien On n'a pas assez de thèses dans notre Algéco. <rire> la communication,、mais、elle n'a pas besoin. A communiquer, ce n'est pas pour autant、euh, avoir de... à la place, c'est communiquer.、Bon. On a beaucoup、oui, mais... d'adhérents qui viennent、euh, de bouche à oreille,、euh, et puis on est. Vous êtes, vous êtes au taquet là pratiquement parce que 130 ça fait, ça oui, fait pas q u e l monde quand même. Genre, voilà, genre. Donc,、euh... Il n'y a pas 130 personnes dans la piscine au même moment. Non, non, non, non, non bien sûr, oui. Mais enfin, bon, voilà, faut, 130 ça fait <rire> du monde quoi. Oui, après, voilà, on fait. on Fait des formations, bah, il y a un moment où on est limité aussi en nombre de formations parce que, ben, oui, on a 31 moniteurs, mais les 31 moniteurs ne sont pas là tous les jeudis.、Mmh. Donc il faut faire avec.、Hein. Donc on e peut pas prendre des groupes de plus de 10 au niveau des formations parce qu'après ça devient compliqué. 10, 12 personnes、euh, au-delà.、Euh, sachant que、mmh. pour, un, pour un enfant, par exemple, il faut quasiment du 1 pour 1.、Ah, euh, oui. En, okay, en début、oui. de formation, oui, on fait du un pour un. Euh, après, euh, quand, là, maintenant, à cette époque-là, il commence à avoir pris quelques automatismes. On, en prend, on prend deux enfants avec nous. Mais c'est pas... ça demande du monde, oui. de、oui. l'encadrement. d On a、euh... un, un encadrant pour quatre、euh, licenciés, pratiquement. Voilà, après il faut former des encadrants, faut... donc on ne peut pas se... avoir une, une extension du club.、Euh... Vous, ça, êtes, vous êtes、euh, au taquet, là, je veux dire.、Euh... On est bien. Non, voilà, on est bien. Est bien, voilà. Voilà. On est bien.、Ouais. Par rapport à, à vos formateurs et à tout ça, là, on est b i l à、voilà. voilà. Par, ouais. dire... Par rapport à l'encadrement,、voilà. on e s i l n'y a pas beaucoup de clubs où il y a un encadrant là, pour quatre、voilà. licenciés. Non, je crois qu'on est un des plus gros <rire> du, du département au niveau moniteur. Ah, ah,、ouais. Pas au niveau adhérent, mais au niveau moniteur, on... je crois qu'on est. Vous、aussi. avez des échanges avec d'autres clubs Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs,、ouais. je reviens sur、euh, les enfants de la Lune. Les enfants de la Lune, on le fait aussi, on est accueilli pour la plongée lac par le club, de le CSA, le club subaquatique d'Annecy,、oui, qui nous donne aussi un coup de main. Qui vous donne un coup de main. Oui. Oui, oui. Vous, je vous sais. p u le coup, je peux me permettre une plaisanterie. Il paraît que vous avez euh, mis euh, un d é r b u l a t e u r dans un lac. Oui.、Euh, Ah, je ne sais pas pourquoi. C'était pour, les,、euh, 60, pour 60, euh, 60, les 60 ans, 60、oui. ans de Jean-Louis. Voilà, ah, ah, Voilà, o d n c'était c un petit hommage à sa retraite. Et,、euh, mmh. et, et, et oui. donc, il y a un déambulateur, effectivement.、Ah, il, est, euh... il, est, il est toujours... C'est vrai, alors C'est、ah, vrai. Pas une légende. Non, je ne l'ai pas vu en photo, celui-là. Il est celui à c h i n d r i e u Il est à Chindrieux. Il voilà, est, Chindrieux, il、oui. est voilà. à 60,、euh, 60 mètres, tout juste. Voilà.、Ah, Il n'y a pas, pas, pas d'âge pour faire de la plongée. Là, non, je, ça ça ne s'adresse a... pas forcément à vous, Jean-Louis,、oui. mais. On <rire> est deux, <rire> deux anciens de la plongée, de la plongée là, mais... et on peut plonger. Non, il n'y a pas d'âge. En fait,、euh, là, on a un, un certificat médical tous les ans. Ouais, et voilà, voilà.、Euh... C'était a... une, une plaisanterie,、hein. je ne voulais pas non plus.、Euh... <rire> non, non, mais j'assume.、Voilà. Et j'ai bien l'intention de plonger encore et d'aller voir mon déambulateur voilà, pendant oui, de nombreuses années. <rire> bon. Non, mais je croyais que c'était une plaisanterie au départ. Mais non, quand non. tu me dis ça, non. Il y a de tout sous l'eau.、Oui. Pour oui. amuser les plongeurs,、oui. des nains de jardin, des, des sorcières à、oui. Annecy, des, des bateaux. Oui. des... Oui, à, à Annecy, Annecy au m a r q u i s a il y a tout un parcours, en fait, avec、euh, plein、ah、de、ouais. choses. Voilà, ça、Mais、part de, de 5-6 ans. Des baignoires, mètres,、euh... des toilettes. Ah ouais, carrément, oui. oui des vélos. Mais enfin... Je croyais que c'était interdit de mettre. Alors, c'est. <rire> voilà, c'est installé justement pour oui, oui, permettre ça. de.、Voilà. Bah, on... Ça fait aussi des abris pour les poissons. i、euh, l y a bien des épaules.、Ah. Ah, ainsi, il y a une très belle épave. Le, Fran...、oui. euh, le France. Ah ouais Oui, il y a le France. Que le... vous allez visiter de temps en temps Oui. Alors, euh, oui, euh, en... il faut un certain niveau pour il y, y, il a y aller, ouais, parce qu'il est à plus de 40 mètres. Oui, elle a s t p r o n d e e e e s 42 mètres, il faut une certaine technique pour y aller, parce que c'est froid. Il、oui. euh, y a des fois un peu de courant, c'est des fois un peu trouble. C'est une très jolie plongée.、Euh, c'est sans doute l'une des plus belles de la région, hein, le, le France, pour, pour les、oui. épaves. Bah, en é p a v e oui, il n'y en a pas non plus.、Euh... s i il y en a aussi sur l'aimant des épaves. Il y en a au、oh, oui. l'aimant, il y a un avion, il y a un bateau aussi. Deux de, de petits mots sur ces, sur ces plongées en lac.、Euh, dans, dans certaines d'entre elles,、euh, on voit rien, quoi, pratiquement. on voit i r Est-ce n e que c'est un plaisir de faire de la plongée dans ces cas-là C'est o u j o u r s en 3D. on est toujours <rire>、voilà. est C'est toujours、euh, la, la, la, la, la, la sensation. En fait, oui, c'est、euh... cette sensation de liberté que vous ouais, avez dans、ouais, l'eau.、Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est un, un peu frustrant, un peu dommage non si,、euh, si c'est trouble, si,、euh, si on voit pas son voisin à, à 50 cm. <rire> ouais mais C'est juste le plaisir d'être dans l'eau. en fait、hein. Il y a、oh, des plongeurs,、oh, ils plongent toute l'année, c'est juste le plaisir d'être dans l'eau. On a la sensation de voler quand on est dans l'eau. Alors, est-ce que c'est la même sensation que ceux qui font du planeur, dans les airs, évidemment、oh, Non, moi, je ne sais pas si c'est une que question. Que, non, que, que ceux qui, f... que ce、oh, ceux qui oui, font du... Oui, oui parce que le, le corps, il oui. se. Oui, oui, oui. d'accord. On est en apesanteur, oui. En apesanteur, oui. Là, j'ai、ah. fait il y a 15 jours une formation e、euh, n t i p l o n g e u r s On se rend compte en fait, que ben, vous emmenez des gens qui sont paraplégiques、ouais. ou, et vous les mettez dans l'eau,、euh, ce n'est plus les mêmes personnes. en fait. Ce sont des gens qui sont hyper à l'aise et,、euh, et qui prennent vraiment du plaisir. Et,、euh, c est, c est, on se rend compte vraiment ce que ça peut leur apporter. À propos, j u Sandrine, t t e e m n s de communication dont vous parlez avec les mains, il y a des signes qu'on apprend. Oui. Est-ce que vous avez déjà emmené des sourds et des malentendants ou des sourds et malentendants Parce qu'eux, ils, ils, ils vivent exactement la même situation que vous. Eux aussi ils parlent avec les mains, ne vous entendent pas, parce qu'on ne parle pas sous l'eau. Ce n'est pas les mêmes signes. Ce n'est peut-être pas les mêmes signes. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas les mêmes signes. Ce n'est pas les mêmes. m Alors, i s a non, on n'a pas eu l'occasion d'avoir de, des gens、euh, sourds. Mais.、Euh, bon. Après, c'est. Oui, ç s e pas de p o C'est pas un souci. Là, on a emmené des personnes en situation de handicap,、euh, même en situation de handicap profond dans la piscine,、euh, à Oyonna, on a fait ça.、Euh, même s'ils n'ont pas de bras, ils ne peuvent pas se servir de leurs jambes, on arrive à communiquer avec eux. Ça doit être compliqué、toujours. quand même.、Ça、oui, mais on change nos signes. On...、Ah、ouais, voilà, les signes vont être différents. Ça va être avec le toucher, ça va être、euh, avec le regard, ça va être、euh, voilà, d'autres choses qu'on avec... va pouvoir communiquer quand même avec eux. Et quels sont les, les, les, les, dire, les pépins auxquels vous êtes les plus exposés Qu'est-ce que vous regardez Vous regardez tout, évidemment, mais il y a forcément, je ne sais pas.、Euh, Compression, décompression, je ne sais pas comment ça se passe quand on plonge sous l'eau, il y a forcément des, des, des, des, choses, des choses à respecter. Des, des il y a、consignes. des paliers en tout cas. Il y a des paliers, oui. Voilà, bah, oui. Il y a des、oui. temps de plongée、euh, avec des profondeurs、euh, respectées. La plongée avec,、euh, en France, elle est limitée à 60 mètres. Pourquoi À l'air. Parce qu'au-delà, l'accumulation、enfin, à l'air.、Voilà, à l'air,、ah, oui, c'est-à-dire、oui. les bouteilles en fait. Voilà, c'est ç、voilà. euh, Les bouteilles avec de l'air. Il y a d'autres mélanges possibles et、voilà. là, ça permet d'aller plus loin avec、euh, du tribix. Il y a un problème、euh, de saturation en oxygène. C'est pour ça qu'on ne peut pas descendre plus bas que 60 mètres quand on est à l'air. Après, ça devient toxique Après, ça devient、avec、toxique.、Mmh. Non. Alors, si on veut aller、euh, au-delà de 60 mètres, il、euh, faut qu'on prenne un mélange, c'est ça Non、euh, voilà. Oui. Bah, la, plongée,、voilà. la réglementation nous dit que la plongée à l'air est limitée à 60 mètres. Dans d'autres pays,、euh, en Égypte par exemple, c'est limité 40, à 40、oui. mètres. D'accord.、Euh, parce qu'ils ont moins de, de caissons pour de, cas, en cas de pépins. Enfin voilà. On、Mais、a un caisson à Genève, on a un caisson à Lyon. Il y a des formations pour plonger plus profond avec d'autres mélanges que de l'air. Et c'est quoi comme gaz qu'on met dans ces bouteilles Enfin, si ça s'appelle du gaz. Je oui, pense que oui.、Gaz. De toute façon, c'est du gaz. Bah, des、ouais. mélanges avec euh, euh, de l'hélium, d'oxygène.、Euh, oui. Après, il、oui. y a les recycleurs. A... Ça, c'est des techniques plus compliquées. Nous, on ne fait、Je、pas de formation au sein du club pour ce、oui. genre de choses.、Oui, on ça... fait le nitrox. Donc, le nitrox,、euh, on rajoute en fait, de l'oxygène dans l'air.、Oui. Euh, ce qui nous permet d'avoir un taux de saturation en azote qui est moins important. Et donc, d'avoir moins de paliers à faire. Mais on plonge moins profond. Mais on va plonger moins profond. Et plus Mais plus longtemps. <rire> voilà. 60 mètres, c'est déjà, déjà, déjà joli. Quoi. Je veux dire, On doit pouvoir、euh, visiter certaines choses quand même à 60 mètres, non bon, Souvent,、euh, c'est plus intéressant de plonger dans la zone des 20 mètres où、ah、il y a,、bon、a souvent plus de faune, plus de coraux. Plus de,、ah, oui. voilà. plus de, de lumière aussi.、Ah, oui. Plus, de, plus, de, plus lumière. de lumière. Effectivement, plus on descend, moins c'est clair.、Quoi. À part dans les, dans, les, dans les mers, la mer rouge par exemple, Oui, la mer rouge en Égypte. Non, je ne dis pas ça, c'est pas. pas mais on voit très bien à 40 voilà, mètres. Voilà, à 40 mètres, on doit. On voit très très bien. Très, très bien.、Ah, ouais. parce que les... Oui, oui.、Voilà. Parce que. On essaie d'y aller en... tous les ans. Oui, parce qu'en fait,、euh, qu en il fait, y a moins de pollution aussi, peut-être. Ou est-ce que l'eau est plus bah, claire L'eau est plus claire déjà à la base.、Enfin, c'est、ouais. comme quand vous allez en Méditerranée.、Ouais. Euh, l'eau est plus claire qu'en lac. Oui,、ouais, bien sûr. Ouais, ouais.、Euh... Un week-end à Marseille,、euh, tous les ans aussi. Un week-end. Week-end maire, où on a quand même environ 70 adhérents qui viennent. Oui,、euh, j'en connais, j'en connais. J'ai des retours. <rire> <rire> J'ai des retours. Il y a des retours qui sont、euh, difficiles des fois. <rire> Mais ça fait partie du truc.、Hein. Ça、oui. fait partie du truc. Il faut, il faut aussi qu'il y ait des moments.、Euh, De convivialité dans un club,、voilà. hein, ça fait partie des choses.、Hein. Il y a la plongée et puis il y a l'après-plongée. Oui, il y a l'après-plongée, j'ai bien compris ça comme ça.、Oui. La fondue n o n Il y a,、ah, pas pas les... oh, y a y la fondue, il des... y a la sortie raquette, il、oui, y a s s o l e s sorties moto. Qui sont pas bonnes, quelquefois, <rire> mais bon. Mais ça peut arriver. Ça, c'est pour,、euh, pour souder les clubs, ça, quand on fait des sorties,、oui. des soirées, bon, peu importe. Pas... Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans, dans, ce, dans ce type de, de sport, c'est collectif. Oui. On le fait pas. On le fait très rarement tout seul, quoi. On est toujours en, en compagnie. On ne plonge pas tout seul. Voilà, déjà d'une part,、voilà, part. On ne plonge pas déjà tout seul, donc forcément, la convivialité, elle est présente. Quoi.、Ouais. En plus, il y a un sacré paquet de, de, de, de sécurité à respecter qui fait que tu n'as pas l'intérêt d'être、voilà, clean quoi, et ne pas faire de fautes. N'est-ce pas, Jean-Louis Oui, tout à fait. à、euh, Par exemple, pour quelqu'un qui commence à vieillir, faut il faut qu'il ait toute sa tête et, et tout ça. quoi. Oh, Je crois que ça va encore, même si、euh, on ne se prime pas pour de me charrier de temps en temps.、Euh, C'est le cas aujourd'hui. Il y a u e p l a i n d e surnom, s d e s a m b u l e s par exemple. <rire> Euh, je voulais revenir sur le, sur le club.、Là. Je crois que on peut le caractériser par la convivialité. Il y a la plongée, il y a l'après-plongée, et il y a même,、euh, si on a besoin d'un coup de main, même pour hein, bricoler dans, n o t r e maison, pour faire un déménagement. t Voilà. <rire> tout le monde est là. Tout le temps. S'il y a aussi un problème、euh, dans notre vie, il y aura toujours quelqu'un quelqu sera... de la plongée qui、euh, sera à nos côtés. Et je crois que c'est ce qui soude ce club. Je pourrais évoquer, mais très peu. Myriam Oui. Oui. Tu as un moment fort de votre. Ah, c é t a e s Oui, c'est、oui, un grand moment, oui. Ouais, c'est encore dur. C'est encore très dur pour moi, oui. Enferme. <rire>、euh... Ben, je sais plus. Je... Elle, a fait beau... Elle a fait beaucoup pour le club. Oui. C'était、euh, quelqu'un d'exceptionnel et dommage qu'on ne l'ait pas eu assez longtemps.、Euh, elle organisait un loto, elle l'a p o r t a i t à bout de bras, c'était. Ouais. ouais. Elle...、Bon. Et, et puis c'était quelqu'un d'incroyable qui a fait des BD, enfin une BD de, de sa formation de niveau 1, de sa formation de niveau 2. Et elle nous a fait quelque chose d'extraordinaire qu'on a tous encore, enfin,、ouais. on a au club, moi je l'ai chez moi, enfin voilà, c'est. Ça a été quelqu'un de très important qui n'est pas resté suffisamment longtemps, et... mais on l'aimait beaucoup, tous autant qu'on est. n e plonge en fait. jamais à Chindrieux sans avoir une pensée pour elle.、Hein. Non, est... elle est toujours avec nous. Moi, je plonge régulièrement avec son ex-mari. Et on a toujours ces moments-là où,、euh, quand on est au fond de l'eau, on a un moment où elle est là, en face de nous. C'est marrant parce qu'elle avait une, une joie de vivre, cette fille, c'est incroyable. Hein, moi. Oui.、Okay. Et des fois, je me disais, ce n'est pas possible. Quand j'ai appris son malheur, je me... elle habitait en face de chez moi.、Hein. Et je la voyais tous les jours. C'est quelqu'un qui avait un sourire magnifique. Une... En plus, une belle femme.、Oui. On en parlait souvent avec Jean-Louis. Bon, voilà. C'était. La convivialité, c'est ça aussi.、Voilà. Oui. C'est ces moments-là, des moments de tristesse, mais qui. Qui peuvent apporter un certain bonheur, malgré tout, parce que le souvenir reste. Parce que tout le monde se soutient. Oui, c'est、ouais. justement, c'est par rapport à ce qu'on、ouais. qu venait de dire, qu'il y avait cette sensibilité et ces moments d'aide dans des moments difficiles de la vie, ou faciles aussi, parce que. Comme je le disait dans, dans le déménagement, par exemple, je pense que ça a dû être folklorique, hein, avec、euh, des voitures qui défilaient、euh, dans l'impasse là-bas. Oui,、ah, oui, voilà. o u i c'est un gros piment. C'est des moments comme ça. Mais, mais c'est ça qui est bien aussi dans un club,、oui. de se retrouver hors,、voilà. hors activité sportive. C'est vrai. Ça fait partie on, des. On, fait, on le fait, fait beaucoup, shows, oui. Donc,、ouais. On fait beaucoup de choses.、Euh, enfin, Chacun organise après, dit bah Tiens, moi, j'ai envie de faire une soirée. e、euh, mm. t bien, voilà, allez, on loue une salle et c'est parti. Vous a u r e entre g u i l e Euh, C'est ce, ce soir. Ce、P、soir,、P、donc、P、un, ah, petit ah, coucou, ah, un, là, un petit pas, coucou à. Un petit coucou entre <rire> filles. On, on est presque une vingtaine. Une vingtaine. Et après, comme on va chez Popo. Bah, ah oui. oui qui va, en, va, qui va fermer、ouais. euh, malheureusement euh, bientôt. Oui, donc on va en profiter encore un petit peu. Je pense <rire> que même après, il、euh, y aura des portes ouvertes. <rire> <rire> Pour celles et ceux qui connaissent. C'est quoi la petite. <rire> Non, <rire> non, je, je m i n sincèrement, deux mots. Je m'imagine mal voir c h e Poré fermé. Je me l'imagine pas. C'est vrai, c'est un peu une institution. Écoutez, mais、vrai. tous les clubs l'ont pratiqué. Nous, nous, oui, en plus, le, je suis pas d'ici. Jeune, on y allait. Mais c'est incroyable. Il n'y a, a pas un club à Bellegarde qui ne connaît pas、ouais. c h e Poré. Il、oui. n'y en、oui. a pas un.、Oui. Alors après, bien sûr, c'est un aparté.、Euh, Les choses de la vie font qu'on n'a plus le droit de ci, on n'a plus le droit de ça, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire comme ça.、Euh, c'est bien dommage. C'est bien dommage. J'espère simplement que, comme je sais, je sais qu'elle e doit, doit nous écouter, là.、Euh, Annick, elle doit nous écouter, je pense. Je sais qu'ils vont fermer, ça c'est inéluctable, hein, parce que pour des raisons X ou Y. Mais je pense que la porte sera toujours un petit peu ouverte, on pourra toujours. Bonjour, sinon, <rire> voilà, est-ce qu'il y aurait moyen de. <rire> Je pense qu'elle ne va pas dire non. Voilà, c e s t une parenthèse. <rire> c'est une parenthèse. Deux mots sur l'avenir la, du club. L'avenir, c'est quoi、ouais. C'est des sorties、ouais. à venir C'est des trucs au mois de septembre、euh... Et puis surtout sur les besoins. Pardon. puis oui, oui, oui. Surtout non, mais... sur les besoins de, de locaux aussi, parce que vous avez des besoins de locaux. On, on on voilà, on a, on a surtout voilà, besoin ouais, des, ouais. Des, ouais. au moins de rajouter deux algéco, parce que là, on est vraiment serré, serré.、Euh... On n'a pas l'eau courante On n'a pas l'eau courante non plus, on n'a pas les toilettes. Donc,、euh, on a les toilettes le soir. Parce à à a 10 heures. Mais... Jusqu'à 10 heures. Donc, après, ça devient compliqué、euh, si des gens restent un peu plus longtemps. Les week-ends, quand on fait nos week-ends techniques, ben, on, on passe des fois deux, trois heures à gonfler les blocs.、Euh, et quand on n'a pas accès à l'eau et aux toilettes, c'est un peu compliqué. Donc,、euh, bon, quelquefois, Christian,、euh, quand il est là, nous, nous ouvre la porte et, et ça nous permet de pouvoir、ouais. accéder. Mais quand il n'est pas là, ben, on n'a pas le choix, on est, est coincé dehors. a l o r s ça serait quoi aujourd'hui, vos, vos besoins locaux Ça serait quoi ben, Au moins qu'on double la surface de ce qu'on a. Et qu'on reste, qu reste près de, oui, de la piscine parce qu'il faut savoir qu'un bloc, bloc, ça pèse à peu près 20 k i l o s Donc, trimballer、euh, des blocs,、euh, parce qu'on ne laisse rien, enfin, on laisse de moins en moins de choses à la piscine parce que le chlore、euh, nous mange、euh, tout le matériel. Donc,、euh, on laisse très peu de choses à la piscine. Du coup, on trimballe tout le, le, le jeudi soir et à chaque fois qu'on va plonger. Donc, c'est bien d'être、ouais, à côté de la piscine. On va trouver une solution.、Ah, ouais. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Y, y monsieur le、quoi. maire et Monsieur Decorme、ouais. vont sûrement m'aider. Oui, Jacques <rire> Decorme l'écoute.、Euh, <rire> oui, ce qu'il faut, c'est un, deux, un deuxième algéco placé. Enfin, je ne sais pas le, le, comment vous imaginez techniquement les choses. Il、ouais. faudrait qu'on ait le double en fait. Double. Là, c'est deux, deux Algeco.、Euh, un pour le matériel et un pour、euh, nous. Bien sûr, oui. Parce qu'on fait les cours aussi. On fait même les, des cours à l'intérieur. Les voilà, cours dedans. État, il voilà, voilà、euh, il commence à être vieux, à, à s'abîmer. Mais bon, voilà. Mais vous, vous, êtes, vous êtes dans le domaine, du, dans l'enclos le du, du lycée Oui. Ça ne doit pas être facile quand même Vous, vous non, ce n'est pas facile parce qu'en plus, ils ont des règles de oui, sécurité、voilà. qui、ouais. sont importantes,、ouais. euh, ce qui est compréhensible.、Hein. Oui, oui, bien sûr.、Euh, et donc, il faut respecter. Après, voilà, en étant nombreux au club, ce n'est pas toujours évident. On a beau、ouais. le dire et le répéter. Ce n'est pas toujours évident、euh, de fermer les portes, de fermer le portail le week-end.、Ouais. Euh, on n'y pense pas forcément.、Euh, donc, c'est vrai que c'est des contraintes aussi.、Mmh. Parce que les plongeurs peuvent venir.、Euh, un oui, plongeur autonome qui veut plonger avec un binôme peut venir le samedi, le dimanche,、euh, voilà, prendre le、ah, matériel、oui. de s é c u r i t é Il peut venir comme ça. d a c c Oui, d'accord. A partir d'avoir accès aux p o r t a u t o n o m e il a le droit d'aller plonger.、Euh... o、oui, oui, oui. k、okay. ça, ça fait combien de temps que c'est comme ça, le, cette installation、Deux、Ça fait depuis, début. Le, depuis le début, en fait bah, depuis, depuis que、euh, le... la piscine municipale a fermé. fermé、voilà, voilà. C'est ça. Oui, parce qu'avant, vous étiez à la piscine municipale et là, les locaux, vous les aviez au sous-sol, me semble-t-il. Oui,、ouais. c'était、euh, sous, sous la piscine.、Oui. Ouais. Assez compliqué d'avoir un, un truc à côté. quoi. C'est pas facile. Ça ça va ê ça ça t risque e f a c l e Ça r i de ne pas être facile. oui.、Ouais. Mais... Il y a moyen de construire à l'extérieur, non À l'extérieur, c'est-à-dire À, à l'extérieur du lycée, il n'y a pas. Ah, a... ben peut-être, oui.、Euh, mais là, j'avais、voilà, ah oui, vu avec M. Petit et M.、Oui, oui, Decorps, mais on, va,、oui. on doit se rencontrer pour faire un point là-dessus et voir ce qu'on. D'accord. Ce qui est possible de ce faire. Ce qui est possible、euh, de faire, pas、euh, pas faire. Euh, voilà. Il y a des solutions, oui, il y a forcément des on solutions. On v a trouver hein, des de solutions, trouver. mais bien sûr. <rire> <rire> Moi, je suis confiante. Ouais, ouais. Ici, à Bellegarde Industrie, ça ne vous intéresse pas, c'est trop loin. Ça fait un peu loin parce qu'on、ouais. a souvent des gens qui oublient des choses, donc il faut vite retourner, chercher. Quand vous êtes au, voilà, gilet, vous êtes au bord、gilet. du bassin, ah ben j'ai oublié de prendre un gilet, j'ai oublié de prendre un détendeur. ben Il y en a un qui、voilà, se rhabille et、sûr. qui va vite chercher.、Ouais, ouais. C'est vrai que si on est un est peu、compliqué. loin, c'est compliqué. quoi Mais、euh, après, c'est aussi de la rigueur. Et puis、euh, bah, celui qui aura oublié, si on n'a pas le choix, enfin voilà il y a un moment. Il faut faire aussi des concessions. Hein. A, oui, oui, bien、voilà. sûr, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir,、voilà. non.、Ouais. Il, y a, il y a forcément oui, oui, des choses. Des、choix. fois, on a des cours théoriques pendant une heure et après, les personnes vont directement faire l'entraînement à la piscine. D'accord.、Ouais, c'est、euh, pas gênant, mais quand il y a un petit、euh, qui, qui vient, qui a oublié de prendre son matériel, s'il faut effectivement aller jusqu'à Sorgé FM,、ouais. alors qu'on est déjà à moitié、euh, déshabillé pour、euh, ouais, les encadrer en piscine, c'est、ouais. ouais, vrai、ouais. que c'est un peu compliqué.、Ouais. Oui.、Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans tout ça Sur, sur l'avenir la la, du, du, du club, hein, on, parle, on <rire> parlait、ouais. de l'avenir du club. Est-ce que vous pensez que 130, ça suffit Ou vous allez augmenter les effectifs Alors, 130, c'est déjà pas mal.、Euh, moi, c'est ma dernière année de présidence. Oh, oh, oh c'est on... déjà décidé, ça bah, On a bien、oui, fait de vous、décidé. inviter, alors. C'est décidé. J'ai déjà. J'ai été 4、euh, ans secrétaire, 4、euh, ans de présidence. 4、euh, ans avant, j'étais、euh, co-secrétaire, mais je e faisais pas grand-chose.、Euh, ça fait depuis 2001 que je suis au club.、Euh, voilà, je pense que j'ai bien donné. Et、mmh. puis,、euh, c'est bien aussi que d'autres amènent des idées. Euh, bon, malgré tout, moi je pense être quelqu'un quand même d ouvert, donc、euh, je, je prends bien les, les idées des uns et des autres.、Euh, mais je pense que c'est bien que d'autres voient ce que c'est et、euh, s'en occupent. Évident,、voilà. Il y a des prétendants ou des prétendantes Alors pour le moment, on n'a pas trop de nouvelles. J'espère、euh, peut-être que notre ancien président,、euh, dont j'étais la s e u r e fois président,、euh, peut-être reviendra. <rire> <l> <rire> Voilà, après, il faut former une équipe,、et、sachant là, que là, moi, je, je, je, veux, je suis prête à donner un coup de main,、euh, et je pense que voilà, même les gens qui ont fait partie du bureau sont prêts à donner un coup de main、euh, à différentes tâches, et voilà, parce que on, voilà, c'est familial, quoi. Quand nous o n a repris après le, le président,、euh, ben v o i l'ancienne à l secrétaire, l'ancien président, ben quand on avait besoin d'un coup de main, ils étaient là. Donc、euh, on est là pour ça aussi. Ce n'est pas dire je, je, je m'en vais du jour au lendemain et débrouillez-vous. Non, est, on est là.、Euh, voilà. Ça sera une haute équipe, mais on peut être、ah, là en、oui, renfort. Mais... Il n'y a aucun problème. Il y aura une transition en douceur et voilà. Douceur, voilà. le bureau est lu pour 4 ans. À chaque fois.、Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, vous avez, vous avez fait votre temps. Voilà. Ouais, mais... Oui, non, mais c'est sûr. C'est quatre ans à tenir, c'est sûr.、Hein. Oui. Il ne、oui. faut, faut pas avoir de défauts, là. Enfin, pas trop, en tout cas. Oh, non, si. Il faut toujours avoir des défauts. On, mais... on en a tous, hein Oui, tout à fait. On n'est pas, pas parfait. On n'est pas des saints. Non. Comme certains, d'ailleurs. Après, il faut, faut, faut essayer de faire la part des choses pour contenter tout le monde.、Ouais. Ce n'est pas、ouais. toujours évident. Oui.、Oh, et puis, tu sais très bien déléguer. Oui. Merci Jean-Louis. <rire> oui, mais ça, je pense que c'est aussi important de pouvoir. De, de faire confiance, confiance en, et,、euh, aux, aux membres du club, ouais, tout à fait.、Ouais. Mmh. Parce qu'autrement, ça ne peut pas fonctionner.、Euh, moi, je vois, il y a des clubs qui vont vérifier ce que les moniteurs font. e ne p n s e pas que ce n'est pas fait pour vous. Moi, non, moi, j'ai、ouais. confiance dans les moniteurs.、Mmh. Ils ont été formés aussi bien que moi, et, même, voire mieux.、Mmh. Ils ont des niveaux qui sont au-dessus au du mien. Et il faut faire confiance à ces gens-là, et même les niveaux qui sont en dessous du b i e n je leur fais totalement confiance. C'est le propre d'un président ou d'une présidente.、Euh, ça ne vous concerne peut-être pas directement, mais dans d'autres clubs, un président a besoin ou une présidente a besoin de vérifier si le moniteur a bien fait ci, a bien fait là. Ça peut être de l'angoisse. Quand on est président, on est responsable. Alors eh、ça, ça non, peut, je ne crois pas du principe que je fais Qu confiance. confiance、voilà. ouais, non, non, euh... Que ces gens ont été formés et ils ont. Il n'y a, pas à, ont... non, a、ouais. pas à revenir dessus. Non, il n'y a pas à revenir dessus, q u o Chacun est capable est... de faire son job et on n'a pas. Enfin, moi, je n'ai pas à remettre en question,、euh, mis à part vraiment si c'était flagrant, mais oui, oui, non, bien,、oui. on n'a pas ce cas-là au club.、Mmh. Les moniteurs, c'est、mmh. des gens responsables. Et, oui,、euh... oui, je peux confirmer.、Voilà. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien chez vous, en tout cas. Certainement, c'est ce qui fait、mmh, aussi qu'il y a qui une、fait. bonne ambiance, ouais, bah, que、ouais. voilà,、euh, chacun se fait confiance. Et,、euh, et Oui, on n'a pas ce, ce souci-là. quoi. — Donc l'Assemblée Générale, c'est en septembre、euh, Ça sera autour du 15 octobre, normalement. C'est à、ouais. peu près à cette époque-là qu'on fait notre AGI.、Oui. Après la journée des associations D'accord, p r s i d e n t Il y a des messages subliminaux qui passent. <rire> Il y a des petits anges qui, qui arrivent là et, et qui font leurs petits coups d'ailes et puis qui s'en vont. C'est comme ça. On a tout dit ou on a quelque chose、euh, ben Moi, je voudrais remercier Valseo quand même, parce qui qu nous accueille euh, régulièrement. Euh, quand on a besoin de la piscine pour les enfants de la Lune, ils répondent présent.、Euh, remercier la communauté de communes aussi, parce qu'ils nous subventionnent la moitié de la piscine. Euh, et puis, nous d o n n e aussi une subvention pour、euh, ben, les、de、formations qu'on、mmh. peut, faire, cette,、mmh. fin, qu peut faire. Donc, je les remercie beaucoup, ainsi que la mairie, parce que quand on a besoin d'eux aussi, ben, on a besoin d'une salle, on a besoin de quelque chose, ils répondent toujours présents. Donc, voilà, je voudrais remercier tout ce petit monde, et puis remercier tous mes moniteurs, et puis tous les gens du club qui sont toujours présents, et,、euh, et sans eux, ben, le club, il ne s e r a rien. Voilà. Comme tous les clubs, d'ailleurs. Oui. oui、mmh. mais... En général. En général. Il、voilà. y, y, y a ce qu'on qu montre et il y a ce qu'on ne montre pas, mais qui est aussi indispensable au fonctionnement d'un club. Mais même du plus petit niveau, même ouais, du, de, de l'enfant.、Euh, on a des enfants qui sont là depuis, depuis deux ans, qui n'ont pas encore le niveau 1. On les met responsables en, en départ en leur disant bah, Toi, tu étais déjà l'année dernière. Là maintenant, tu vas aider. Tu écoute, franchis un pas.、Euh, voilà. Et b e n ils sont là et ils aident. Et, et, et, Voilà, donc c'est tout le monde, tout、euh... le monde est là pour, pour aider. C'est vraiment très agréable parce que ça nous permet vraiment de fonctionner et、euh, d'avoir toujours quelqu'un sur qui compter.、Quoi. Donc je remercie vraiment tout le monde. Belle équipe. Et on vous remercie pour l'invitation. Et merci à vous, oui, aussi. On arrive au bout de, de cette émission, o u i je crois, oui, je pense qu'on a tout dit. On a tout à peu près tout dit. Je pense. N'hésitez pas à communiquer. <rire> on, oui. trans on, on, on transmettra. On communique quand même, on est là pour la, dans preuve, la、ouais. journée des associations. Oui, oui, oui. On oui, fait oui, les, oui. les baptêmes pour ceux qui veulent. Oui, mais en, entre, veux, en, en, en, entre vous. Quand tu veux. Entre <rire> vous. Je s t v r a i que c'est quelque chose qu'on nous reproche、euh, souvent, c'est de faire les choses entre nous.、Oui. Mais alors, est-ce que, que si, pour faire nettoyage du lac de Nantua, pour servir à un membre, on fait beaucoup <rire> de choses quand même. Non, ça, bah, on ne le met pas dans la presse. Ben oui, mais peut-être que si、euh, on se faisait、euh, les rapporteurs de tout ça, peut-être que vous auriez plus de monde,、euh, par exemple, pour nettoyer le lac, par exemple,、euh, je ne sais pas,、oui. euh, pour, pour des petites choses, des fois. Bah, écoutez, Et、euh... puis, tout simplement, pour savoir que vous existez. Oui. C'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un club de plongée à Belgarde. l e Je ne sais pas s'ils ne le savent pas, mais en tout cas,、euh, voilà quoi. Il y,、mm. y, y, y a un petit manque. Mais vous n'êtes pas les seuls.、Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Nous, on essaye de faire le tour des fois pour, pour, pour certains clubs avec lesquels on a, on a pas mal de, de, de, de rapports, mais dont on n'entend pas beaucoup parler. Il y en a encore.、Hein. À part ouais. le ouais. foot, le rugby,、euh, les EVB, les machins, tous ceux qui. Voilà.、Bah、parce que c'est des clubs qui font des compétitions. Voilà. voilà. Nous,、euh, euh, nous c'est du loisir. Oui, vous n'avez Donc... pas de compétition, mais vous avez, même, vous avez quand même. Vous vous rendez compte que la, la, la responsabilité que vous avez, chacun d'entre vous, quand vous allez en mer, quand vous allez、euh, plonger dans un, dans un lac, à la piscine,、euh, il est arrivé un malheur à la piscine,、euh, euh, à la piscine, à la, à la fosse. À la fosse.、Oui. Bon. Et pourtant, c'était un expert. Enfin, Tu es、oui. un expert. Je veux dire, il y a toujours le danger, il y a toujours quelque chose. Là, il y, y a toujours cette petite,、euh, cette petite main qui dit attends, Je vais te débrancher ton truc, là. Tu, vas, toi, tu vas remonter en courant. Je veux dire,、euh, Après, ça ne va pas de soi de faire de la plongée quand on est au milieu des montagnes, on n'habite pas au bord de la mer. Donc les gens, peut-être, ne s'imaginent pas tout ce qu'on peut faire non, dans notre、justement. région, alors qu'on a des magnifiques lacs.、Oui. Et, et le la plongée、sûr. est tout, tout à fait adapté、euh... à notre région. On a、bah、plein、oui. de lieux pour plonger. Ben oui, c'est bien pour ça. Ben ça serait bien de savoir que, par exemple, le samedi prochain, vous allez plonger、euh, au lac d'Aix-les-Bains,、euh, comme on en voit souvent d'ailleurs, ou sur le lac d'Annecy, ou, ou sur le lac de Nampua, que sais-je. Au lac Jaunas, vous n'y allez jamais même au lac... Ah, même, ce n'est pas assez profond. On ne voit rien dans la j a n a C'est une plongée sous、ouais. glace qui est organisée par le club d'Oyonna.、Ah, oui, il n'y a pas eu de pas glace. Mais autrement,、euh, oui, oui, certains membres du club vont faire la plongée avec,、euh, avec le club d'Oyonna il n'y a pas de souci. Et justement, c'est bien de pouvoir partager avec d'autres clubs ce genre de choses. On a un site internet aussi. Permet oui. de, voilà, qui, permet, qui peut être consulté par,、euh, oui, par chacun. Encore、oui, faut-il savoir que vous existez. Exactement. <rire> Parce que、euh, tout le monde、euh, ne va pas chercher、euh, le club subaquatique. D'ailleurs, oui, <rire> mais、euh, en fait, c'est le CSB.、Oui. Alors que beaucoup cherchent、euh, le club de plongée. <rire> ah, club de plongée, on trouve.、Hein. Oui, on、Les、trouve.、Ah, oui. J'ai rien allé. Allé. Club de plongée, vous tombez.、Euh, J'ai、euh, rien、ouais. dit. On n'a pas changé en Valserone, bon, mais. Enfin,、euh... Bon, vous êtes des mauvais communicants.、Ouais. <rire> <rire> Ça, on veut bien le reconnaître. <rire> C'est dit. Ouais. C'était sur un ton de plaisanterie, mais c'est vrai que. Non, mais c'est important de communiquer. C'est très, très, très important. C'est pour ça qu'on vous remercie de votre invitation. Oui, non, mais pas... on n'est pas là non plus pour. Si, un tout petit peu, pour être remercié. Mais je veux dire, c'est aussi notre job. Hein,、mm. Vous, vous faites de la plongée. Nous, on, on essaye de faire de l'information. Voilà, on fait de l'information. Mais ce n'est pas toujours évident. Merci. Des... Ce sont des ondes. Merci à vous. Merci, Sandrine, Nathalie, Jean-Louis, Ludo, Kevin, les co-réalisateurs. Merci Guy, à très très bientôt sur cette antenne. Cette émission sera rediffusée dimanche prochain à 11h. Merci et très bonne plongée.